Wann Qibla présente Le corps en action Madari Allahs namn, glädje till Allah, salam på Messias, sallallahu alaihi wasallam. Innebär att Allah, vi Det är ingen förvirring en Imam Ibn Al Qayyim. Aujourd'hui, on commence avec une nouvelle station qui s'appelle « Manzilatou el-Adab ». La station du Adab. Le Adab, habituellement, on traduit ça comme étant le bon comportement. C'est le bon comportement. Mais comme on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, le bon comportement, ce n'est pas seulement d'utiliser une belle parole à droite et à gauche. C'est plus profond que ça, vraiment. Ça touche à tous les aspects de notre religion. Le bon comportement, le Adab, c'est très important pour le musulman et pour l'être humain. C'est pour ça même les arabes, dans le temps de Al-Jahiliya, avant l'islam, ils respectaient beaucoup ce concept-là de Al-Adab. Al-Muroa, c'était quelque chose de très important. C'est pour ça la littérature arabe, ça s'appelle Al-Adab al-Arabi. Ça s'appelle le Adab. C'est comme si leur littérature, elle représente des valeurs de bon comportement en quelque sorte. Allah Azza wa Jall il dit dans le Coran Al Karim "Ô vous qui croyez, protégez vous et vos familles d'un feu Allah Azza wa Jall il ordonne aux croyants de se protéger eux-mêmes, mais aussi de protéger leur propre famille, leurs enfants et ainsi de suite contre les feux de l'enfer. Comment Pour se protéger nous-mêmes, on sait comment se protéger. C'est à travers nos actions à nous. On est responsable de nos œuvres. Mais comment est-ce que je peux, moi, protéger ma famille contre les feux de l'enfer Alors, il dit ici, les ulama les, euh, les de tafsir, d'exigences, comme Ibn Abbas, « Adibouhum wa'allimouhum, donnez-leur le adab » et apprenez-leur, donc il y a l'apprentissage, l'enseignement, on peut enseigner, comme on enseigne à des enfants, mon fils c'est comme ça qu'on fait la prière, c'est comme ça qu'on fait, ça c'est enseigner. mais avec l'enseignement il y a quoi Le adeb, adeb c'est le ta'adib, Bon, dit le mot adeb, dans le temps les gens n'avaient pas les écoles comme aujourd'hui, tu vas envoyer ton fils à l'école le matin, l'école primaire et tout, il n'y avait pas ça, Il y avait le koutab, c'était dans le masjid pour écrire, apprendre à écrire et à lire et à apprendre le Coran et apprendre certains principes de la religion et tout. Et il y avait le mot adab. Le mot adab c'est l'enseignant qui enseigne le adab, le bon comportement à tes enfants. Donc le adab c'est quelque chose de très important dans la vie, bien sûr. Le mot adab dans la langue arabe, comme il dit ici, Le mot adab. On parle pas ici en termes de religion, en termes de langue. Le mot adab fait référence à rassembler. Adab. Ijtima' c'est rassembler, et c'est pour ça ils disent que le adab ijtima'u khisal il Le sens de l'adab. Du bon comportement, c'est le fait de rassembler les bons traits de comportement en une seule personne. Lorsqu'une personne, on peut rassembler plusieurs traits de bon comportement en elle. On dit que cette personne-là, elle a le adab. Et c'est pour ça que dans la langue arabe aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, on a quelque chose qui s'appelle al al « al-ma'douba ». C'est quoi « al-ma'douba » C'est lorsqu'on fait de la nourriture qui est là pour rassembler des gens. On va inviter beaucoup de personnes autour d'une nourriture. On va dire ça, c'est une madouba. Pourquoi Parce que ça rassemble. Donc, le mot « adab. Comme vous savez, dans la langue arabe, beaucoup de, de mots proviennent souvent d'une racine de trois lettres, par exemple. Alors, les savants de la langue arabe, ils vont dire que ces trois lettres-là, à chaque fois qu'elles sont, qu sont présentes dans, une, dans, une, dans un mot, au en fait ça réfère au même sens initial. Il y a le sens initial, après ça, ça se développe. C'est ça la richesse de la langue arabe, c'est que c'est très, très bien organisé, c'est très bien en quelque sorte enraciné, en quelques sens qui sont, qui sont au centre. On a aussi la science de l'adab, qui est une science de la littérature, comme on l'a dit dans la langue arabe, qui réfère à quoi C'est une science qui est là pour Euh, comment vous dire ça C'est pour parfaire la langue, l'expression, l'oral, al Savoir comment bien parler. Et c'est pour ça ils disent :« min al al-gham Ça fait partie de du comportement plus en général. Donc savoir comment bien parler, ça fait partie du. Bon comportement du musulman, savoir comment bien parler, comment choisir les bonnes paroles. Comme Allah Azza il dit, il dit, dans le Coran dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, demande de dire quel type de il le bon discours Plus, pré plus précis que ça qui pourrait nous traduire ça encore plus précisément le meilleur donc on a le hasen, c'est le bon discours mais ici c'est le meilleur discours donc Allah Azzawadu ne veut pas qu'on se contente seulement du bon discours on doit faire de notre mieux pour utiliser le meilleur discours si je peux utiliser un bon mot il y a un autre mot qui est meilleur encore c'est mieux d'utiliser celui qui est meilleur, meilleur ça ça peut vouloir dire celui qui a un meilleur impact sur le cœur de l'autre personne euh, le mot qui pourrait être le moins mal compris le plus que je peux Allah Azza wa Jal aime la perfection dans toute chose le ihsan dans toute chose même lorsqu'on dit des des paroles Allah subhanahu wa ta'ala il aime cela alors le adab thalathat ou anwarin il y a deux, trois grandes catégories de adab numéro 1 Al ma' c'est le adab, le bon comportement envers Allah Subhanahu wa Ta'ala avant tout numéro 2 c'est le bon comportement avec le prophète alayhi wa ainsi que envers la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et numéro 3 wa adabun ma' le bon comportement avec qui Les parents, que reste-t-il pour les autres On a dit trois catégories. Il y a le adab avec Allah Azza wa le adab avec le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam et sa religion. Et le troisième, si on dit c'est le bon comportement avec les parents, que reste-t-il pour les autres Qui pourrait deviner, ça serait quoi la troisième catégorie Les autres. avec envers les gens, ok Mais il a dit envers les autres. On peut aller encore plus, plus large. C'est pour ça ici, avec le reste des créatures. Même envers les animaux, il y a un, il y a un adab. Il y a un adab. Donc il y a du adab. C'est beaucoup plus large que cela. Comme je me rappelle... Une fois, il y a un grand savant de l'islam, euh, il est un savant du madhab, de l'imam Shafiri, il s'appelle imam as et son enfant à lui, son fils à lui, c'est aussi un grand savant, les deux, c'est deux grands savants. Alors, l'enfant, plus tard, bien sûr, quand il a grandi, quand il est devenu un savant, mais qui écrit dans la biographie de son père, il dit qu'une fois, lorsque j'étais jeune, je me suis adressé à un chien, avec frustration s'est adressé à un chien elle a dit quel bon elle dit tu es un chien et fils d'un chien parle à un chien il dit Fanahani, mon père il m'a il m'a blâmé pour cela mais je dis mais c'est un chien et c'est un fils de chien c'est vrai alors qu'est-ce que son père lui a dit son père c'est un alim c'est un juriste un faqih un savant il lui a donné le verdict sur cela il lui a dit shartul jawazi Il dit, c'est licite, c'est ce que tu as dit, avec la condition qu'il n'y ait pas eu l'intention de le rabaisser. Si tu lui avais dit ça, tu es un chien et fils d'un chien, juste à titre descriptif, c'est un chien et un fils de chien, c'est la réalité. Mais s'il si a lancé ça comme une insulte, ça c'est un manque de... De bons comportements. Donc, encore une fois, il y a Adab avec Allah Azza wa Jal avant tout. Ça, ça passe avant tout. Quand on parle du bon comportement, celui qui n'a pas le bon comportement avec Allah Azza wa Jal, puis après ça, avec le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam et sa religion, et après ça, par les priorités, comme tu as dit, entre autres les parents, et ainsi de suite, il ne va pas dire lui que moi j'ai un bon comportement avec les chiens. Ok Quelqu'un peut dire oh, « mashallah, c'est tellement une bonne personne, regarde comment est-ce qu'il prend en charge son chien, il est tellement doux envers son chien, il dépense de l'argent, il est généreux envers son chien pour donner l'impression que c'est une bonne personne, mais si tu vas, si tu vas euh, oh, en fait, euh, enquêter plus ou faire plus de recherches sur cette personne, tu vas trouver qu'il a mis ses parents dehors, à la rue ». Il les a mis à la porte. Est-ce que lui, il a un bon comportement Il n'a pas un bon comportement. Donc, même le bon comportement ici, le adab est une question de, de hiérarchie. Avant tout, c'est le adab avec Allah Azza wa découle de cela. Le bon comportement avec le prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam avec la religion de l'islam. Et finalement, le bon comportement avec le reste des créatures. Si on parle du adab, du bon comportement avec Allah Subhanahu Wa Ta'ala avant tout, Alors il dit ça implique quoi numéro 1 صيانة معاملته à yashubaha bi naqisatin c'est le fait de protéger notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala de sorte qu'elle ne soit pas affectée par des imperfections des choses qui ne sont pas bonnes alors pèlerinage où je pourrais faire le jeûne lors du mois de Ramadan. Mais lors de ma journée de jeûne, je manque de respect dans mon, dans mon action. J'ai des manquements. Je manque de patience. Et ainsi de suite, ça c'est un manque de Adam de comportement de bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala numéro 2 il dit ila ça implique aussi le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre cœur afin que le cœur ne se tourne pas vers autrui vers autre que Allah subhanahu wa ta'ala si moi dans ma salat je fais ma salat et mon cœur il est ailleurs ça c'est un manque de Adam avec Allah subhanahu wa taala si moi je vais faire le pèlerinage je vais faire le Hajj encore une fois et lorsque j'arrive devant la Kaaba à la place de me concentrer sur ma grande ibada de Hajj ou de Umrah je suis sur le téléphone en train de me filmer pour montrer à tout le monde où est-ce que je suis j'ai la Kaaba derrière moi ça c'est un manque flagrant de adab, de bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala numéro 3 le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala aussi c'est de protéger mon intention ma volonté que ma volonté n'est pas envers des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas m'aimer pour cela donc tout ça, ça rentre dans le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala alors il dit ici comme toujours Imam Ibn al-Qaim, il nous cite les paroles de certains des pieux ancêtres sur la définition de cette station qui est là le bon comportement qu'est-ce qu'il a dit Yahya Ibn al il dit celui qui, euh, celui qui adopte Le bon comportement que Allah il aime, il va faire partie des personnes qu'Allah azzawajal il aime. Walillahi ta'ala al-mathal al-a'la Si toi tu as dans ton entourage des personnes qui aiment t'entourer, qui aiment être autour de toi. Les personnes qui ont un comportement que toi tu aimes, c'est ça les personnes que tu vas mettre en avant, que tu vas préférer. Walillahi ta'ala al-mathal al-a'la Il dit ici « Uh, Ibn ابن المبارك نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم امام ابن المبارك لاندي غون سافون دليسلام كيسكي لا دي؟ Il a dit on a besoin d'un peu de plus qu'on a besoin de beaucoup de connaissances. Donc il y a les connaissances, Imam Ibn Al-Mubarak était un grand savant de l'Islam, était un grand juriste, un grand muhaddith, savant de hadith de narration. Alors lui, son environnement, sa journée normale, tout comme nous, notre journée normale, c'est d'étudier, de travailler. Lui, son quotidien, c'est quoi Il est entouré de personnes qui étudient la science, qui recherchent, il fait ça pendant de longues heures à chaque jour. Il s'adresse à son entourage, à ses étudiants et ainsi de suite pour leur rappeler que la science, l'islam, ce n'est pas seulement beaucoup d'informations. On essaie d'avoir le plus de connaissances, de mémoriser le plus d'informations que possible. Il dit, on a besoin plus de... Un peu de adab, un peu, juste le peu de bons adab, de bons comportements. Parfois, c'est plus important que le surplus d'informations. C'est pour ça que les savants, ils accordaient beaucoup. Regardez, ça c'est l'une des failles majeures de notre pratique de l'islam de nos jours, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de... De adeb, on n'accorde pas de l'importance à apprendre le adeb. Lorsque quelqu'un veut étudier l'islam, il va étudier des informations. Il y a des gens, ils vont aller, il va aller à une université islamique, il va étudier l'islam... On va dire, j'ai passé des examens, j'ai réussi, là je suis diplômé, j'ai une maîtrise, sharia, ou science du hadith, ou autre chose. Le problème avec ça, c'est que l'université islamique, elle, elle, soucie, elle se soucie de, de l'aspect académique, de passer des examens, de faire des travaux, de faire des recherches et tout. Les pieux ancêtres n'ont pas appris l'islam comme ça. Et les sahaba n'ont pas appris l'islam de cette, de cette sorte. Pour eux, c'était la norme C'est pour ça, dans le temps, de nos jours, ce n'est plus quelque chose de très réaliste pour la majorité des gens. Mais dans le temps, si tu veux apprendre la science, tu ne vas pas lire les livres. Tu vas apprendre la science de qui? Des roulamins, des savants. Pourquoi tu apprends la science des savants? Parce que les savants, ils vont nous apprendre le adem, le comportement. Ils sont des morabbim, ils sont là pour t'éduquer. C'est comme, comme ce qu'ils appellent de nos jours... Il y a beaucoup de faux dans ça, bien sûr. Ce qu'ils appellent de nos jours des accompagnateurs ou des coachs ou ainsi de suite, c'est la même chose. Le savant, il te voit à chaque jour. Il connaît ses quoi mes failles, quels sont mes manquements, que je ne parle pas de la bonne façon. Je ne sais pas m'exprimer et exprimer mes idées. Et il va rectifier tout cela pour que la science, elle soit... Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de connaissances bénéfiques mais qui ne peuvent pas bien les transmettre, ou qui ont même écrit des écrits, et ainsi de suite, mais les gens n'ont pas grandement bénéficié de cela, parce que ça manquait de, de Adam jusqu'à de nos jours. Il y a des gens, comme ça, ils étudient sharia ou hadith ou autre chose, et il va écrire des livres sur l'islam, la réplique à tel, la réplique à l'autre, et tout... Et le livre il est plein d'insultes et de moqueries et tout. Il n'y a pas de Adam. Il, il y a des informations dans ce livre qui pourraient être bénéfiques, mais il n'y a pas de Adam. Et de ce fait, c'est répugnant. Ça, ça n'aide pas à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa taala. Donc han säger här, Han Hassan al-Basri, om att anför till ädab, så sa att tafakuhu vid din och att zuhddu vid dunia. Imam Hassan al-Basri, han lui a frågade på vad är en bra form av bon comportement. bra form av ädab. Han sa att det är en att för att ädab, en bra form av ädab. För att det viktigt att man Selon vous, pourquoi c'est important Quand on parle de tafakwa, c'est la jurisprudence, les règles. Pourquoi c'est important de les apprendre pour faire preuve de bon comportement C'est la, bon la religion qui dicte le bon comportement. Élabore un peu plus, tu es sur le, la bonne voie. Donc, par exemple, oui, Très bien, donc la religion, excellent, c'est un excellent point. Donc l'islam va nous décrire des personnages exemplaires. Donc en tant qu'être humain, c'est notre nature qu'on aime avoir des exemples concrets. On ne veut pas juste de la théorie, des règles. On veut... Je veux être comme quelqu'un qui est une bonne personne. C'est très bien ce que vous avez mentionné parce que notre religion, notre histoire en commençant bien sûr par les nobles prophètes mais même après cela on a des siècles des tonnes de bons exemples de bons modèles à suivre si vraiment on s'intéressait à apprendre qu'est-ce qu'on a aussi oui hiérarchiser le bon comportement excellent donc je dois faire preuve de bon comportement avant tout envers qui donc ça c'est très important donc la référence c'est la religion c'est pas une autre idéologie c'est pas une culture parfois, parfois on dit c'est la culture au bled on fait comme ça c'est comme ça le bon comportement non mais ce qu'on fait au bled c'est pas toujours le bon comportement okay? les gens ils... Juste, ils vont mémoriser des choses et ils vont dire c'est ça les bonnes valeurs pour faire preuve de bon comportement il faut connaître quelles sont les bonnes valeurs quelles sont les mauvaises valeurs il faut connaître aussi quels sont les droits Les obligations de chaque personne, de chaque entité. Parce que le bon comportement, entre autres, découle des, de ce système de droit. C'est un système légal. Quelqu'un pourrait te dire, non, mais ce n'est pas ça le bon comportement. Tu dis, non, mais c'est toi qui es injuste envers moi. Ce n'est pas une question de bon comportement. Je ne fais que réclamer mon droit. Réclamer ton droit, ce n'est pas un mauvais comportement, même si certaines personnes présentent ça comme un mauvais comportement, autre chose. Et ainsi de suite. Donc, il dit ici, numéro un, c'est At-Tafakuroufiddin. Et la deuxième chose, Al-Zhudoufiddunya. C'est quoi le Zhudfiddunya Des gens qui, sont, qui ont fait avec nous le hadith dans Ilmun. On a couvert ça pendant deux séances. Ascétisme, donc, le fait de se détacher de cette vie du bas-monde, de la dunya, comme on a dit, c'est pas juste de se détacher du matériel, mais même aspect moral, se détacher du jugement des autres, de ce que les gens y pensent de moi, et ainsi de suite. Tout ça, mettre ça à l'écart, c'est pas important, de se soucier seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on va faire preuve de bon comportement. Dans le hadith qu'on a étudié, encore une fois, en détail, dans Ilmun, le hadith, il dit quoi Il dit... ازهد في الدنيا يحبك الله. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam il dit: "Fi preuve de zuhd envers la dounia, envers cette vie, cette vie du pavement, Allah il t'aimera." "Et detach toi désintéresse toi de ce que les gens ils possèdent de leur... et les gens ils vont t'aimer." Parce que ça aussi c'est le bon comportement c'est ce que les gens ils font. L'argent qu'ils se font, ce qu'ils se sont achetés, ce qu'ils possèdent, je ne suis pas intéressé par cela, ce n'est pas mon monde. Les gens vont t'aimer comme ça parce que tu ne rentres pas dans leurs limites, tu ne viens pas déranger leur vie. Mais le mauvais comportement c'est toujours s'intéresser à ce que les autres ils ont et de vouloir concurrencer avec eux dans leur dounière. Dans leur Et qu'ils partagent avec toi certains de leurs biens, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas le bon, le bon comportement. Waqa al Mubarak talabna al-adab De ce que je comprends moi de cette citation ici de l'Imam Ibnul Mubarak, il dit talabna al-adab. On cherche à apprendre le adab, vu que on a raté l'occasion d'avoir les mots ceux qui nous enseignent le adab. Probablement qu'ici l'Imam Ibnul Mubarak il fait référence à ceux qui étaient juste avant lui, ça veut dire les quelques temps avec lui, avant lui entre autres les compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wa al salam tout comme nous aussi on voit ça de façon relative on dit nous on n'a pas eu Ibn al-Mubarak ou Malik ou l'autre mais lui aussi il dit on a raté les grands enseignants de l'adab et de ce fait on doit faire l'effort d'aller nous-mêmes chercher l'adab parce que initialement qui a été premier enseignant premier enseignant de bon comportement, c'est notre cher prophète Mohammed. Lui, il enseignait à ses compagnons le adab. Allah Il dit ça sur le rôle du prophète Mohammed. est-ce que Allah l'a envoyé, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a les rôles qui sont énoncés il est là pour nous réciter les, paroles, les versets de la parole d'Allah donc là c'est lui qui nous transmet le Coran le prophète Muhammad. Wa mais deuxième chose c'est quoi c'est quoi leur faire rappeler purifier c'est comme la zakat c'est quoi la zakat pourquoi on appelle la charité la zakat C'est parce qu'elle est là pour purifier notre richesse. S'il y a des traces de haram et d'argent qui n'est pas très propre à 100%, la zakat, ça ne purifie pas l'argent haram à 100%, qu'il soit en clair. Okay? Il y a des choses qui, c'est comme, comme ce qu'on appelle la ainiya. Il y a des choses qu'on ne peut pas, quoi, purifier. Comme la viande de porc, vous savez l'ahmul khinzir La viande de porc, c'est najasa. Ainiya, il est une najasa impurifiable. On peut amener tous les océans et laver ça, laver, laver. Ça ne va jamais s'enlever la najasa. L'argent haram, c'est haram. Ça ne se purifie pas. Je ne peux pas me faire l'argent haram. Je dis, je paye la zakat. Comme ça, ça va devenir halal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on ne sait jamais. Dans la vie... Toujours, peut-être, il y a une petite pourcent, je n'ai pas fait attention, il y a une chouba, je n'ai pas fait le travail parfaitement comme c'était supposé être livré, ainsi de suite. La zakat, elle va purifier ça, elle va « t'ohra, t'otahir » met. Donc, Allah Azza wa il a envoyé le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il nous purifie pour faire de, de nous des personnes meilleures, on appelle ça la purification, la purification de la tazkia, et il leur enseigne le livre, ça veut dire le Coran, ainsi que la hikmah, qui est la sagesse, qui est la sunna du prophète Mohamed, ça veut dire, les grands principes de l'islam ainsi que les détails, comment faire la salat, comment faire le jeûne, comment faire ci et ça. Donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous apprend des choses, comment faire et ne pas faire, qu'est-ce qu'il fait alayhi sallallahu alayhi Il purifiait le comportement de ses compagnons pour faire de eux des personnes meilleures. C'est pour ça les sahabas, tout ça c'est dans les narrations authentiques, je n'invente rien. C'est pas une interprétation que je fais, c'est eux-mêmes qui ont rapporté cela. Les compagnons, ils ont dit que dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on apprenait le iman avant d'apprendre le Qur'an. ثم تعلمنا القرآن فسددنا به إيمانا On apprenait la foi avant d'apprendre le Qur'an. Après ça, quand on apprend le Qur'an, le Qur'an ça... ...faisait encore accroître et approfondir notre foi encore plus. Il ne commençait pas par... ...le prophète ne leur disait pas... ...tu as accepté l'islam... Commence à mémoriser le Coran... ...tu vas devenir hafiz du Coran. Le prophète il leur enseignait la foi. La foi c'est ça. C'est de purifier leur comportement... ...avant tout avec Allah Azza wa ...avec le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam... ...avec les autres... ...comment aimer Allah Azza wa Jal... ...leur aqida, leur croyance... Après ça, ils apprenaient le Coran Et mémorisaient Apprenaient les, les sens, le tafsir Des ayats et tout Et avec ça, ça va renforcer encore plus Leur foi leur Il dit ici Il dit aussi l'imam uh, Ibn al-Mubarak Le adab pour le arif C'est qui le arif Le arif c'est Le connaisseur, celui qui connaît Allah Celui qui connaît sa religion en fait, qu'on est bien sa croyance, qu'on ait sa religion. Lui aussi, il a besoin de adapter de bon comportement. Pourquoi Il dit parce que dans son cas, lui, c'est comme la taouba, le repentir pour le musta'ni'f, pour celui qui recommence, qui se relance. Alors quelqu'un qui a fait des erreurs et tout, il veut ah, faire la taouba, faire le repentir pour un nouveau départ. Mais même celui qui est plus avancé dans sa religion, il est connaisseur, il a besoin de travailler sur son adab sur son bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr avant avant tout. Wa Abu Hafs l'adab ma' Allah husn ma'ahu bi iqaa' al-harakat adh-dhahira wal Il dit l'adab avec Allah c'est ou le companionship, être un, un bon compagnon avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avec le cœur, mais aussi avec les actions, il dit, écoutez bien cela, al-Mouqtawa de vénérer Allah azojen, al le respect absolu à Allah subhanahu wa ta'ala, wal haya la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'exemple qu'il donne ici, encore une fois ici c'est pas de comparer Allah Azzawajal à ses créatures Allah est toujours un mathalu al-a'la il dit si on va te prendre ce soir tout de suite on va te prendre et tu vas entrer dans un grand château et tu vas t'asseoir devant l'un des rois les, des dignitaires les plus connus un roi comme ça il a des soldats et ainsi de suite et tu sais tu le sais à l'avance Tu t'attends à ce qu'il y ait plusieurs rituels, en quelque sorte, plusieurs, comment on peut dire ça, plusieurs euh, protocoles. Protocoles, protocoles que les gens doivent respecter. Tu vois, tout le monde est en train d'agir de façon assez méthodique. Comment tu vas t'asseoir, toi, devant ce roi Tu ne vas pas t'asseoir de n'importe quelle façon. Tu sais qu'il y a un protocole et il y a un certain adab, un certain comportement. Comment lui parler, comment se se comporter en sa présence et ainsi de suite. Alors qu'en en fin de compte, ça ce n'est que un comportement. J'ai pas dit que c'est comme ça que tu dois te comporter avec les rois de la dunia. Je dis seulement c'est ça que, comme ça que les gens ils se comportent. Mais nous, notre comportement avec Allah Subhanahu wa Taala, il doit nous rappeler ça et plus encore. Il dit ici. Man qahara nafsuhu bil adab fa huwa Allah bil ikhlas qala sahn maîtrise sa personne par le adab par le comportement lui c'est un adorateur qui adore Allah azza wa jalla avec ikhlas avec des intentions qui sont sincères qui sont purifiées c'est un euh, c'est un serviteur sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala Il dit så här, och kalla Abdullah ibn al-Mubarak, la dernière, «Kad aksharan nasul qawla fil adam, wa nahnu naqul. » Il dit, l'imam ibn mubarak «Les gens donnaient différentes définitions au bon comportement. » Il dit, «Moi je dis sa définition à lui du bon comportement. » «Innahu ma'rifatun nafsi waru'unatiha watajannub util karu'unat. » Il dit, «C'est le fait de sa personne. » Donc, pour avoir le bon comportement, il faut se connaître. Et connaître aussi « ru'unat ». Le mot « ru'unat », ça réfère un peu à un comportement inf, un enfantin, un comportement un peu hectic, irresponsable. Okay, ils appellent ça dans le langage « ru'unat » ou « yataish », quelqu'un qui a son comportement parfois hors de contrôle. Les failles de comportement, c'est de connaître c'est quoi les failles dans notre comportement et de les maîtriser, de les rectifier. C'est ça le bon comportement. Donc, pour avoir un bon comportement, on voit ici que c'est personnalisable. Chacun de nous, il a certaines choses à devoir rectifier pour pour atteindre le bon comportement. C'est clair OK. Donc, il dit ici en continuant avec le adab, le bon comportement, Dans le Coran, quand Allah Azzawajal nous parle des prophètes, et des messagers, on trouve plein d'exemples dans lesquels ces prophètes-là, dans le Coran, ils s'adressent à Allah Azzawajal avec beaucoup de adab. Ils font attention à ce qu'ils disent quand ils parlent à Allah subhanahu wa ta'ala ou à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons quelques exemples. Al-Masihu alayhi salam. Nous avons Jésus, Isa alayhi salam, qui est le serviteur d'Allah azza wa jalan et le messager d'Allah azza Le noble serviteur et messager. Abdoullahi wa rasouluh. Isa alayhi salatu wa salam. Alors il y a des gens qui ont dit que lui, il est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu an dhalik. Ça, ça fait partie du pire du kufr. Comme Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Qur'an, Al-Karim, c'est quelque chose de extrêmement grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très sérieux. Alors Allah Azza wa Jal, il va questionner Issa alayhi salam le jour du jugement dernier. Ça, c'est dans Sura Al-Ma'idah. Allah عز وجل il va dire à Isa alayhi salam a wa ummi ila Allah Azzawajal va lui dire est-ce que c'est toi ou oh Isa qui a dit aux gens Faites de moi et de ma mère des dieux des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala Parce que les gens vont venir le jour du jugement dernier, ils vont dire Oh Allah, nous on adorons Risa avec toi Parce que lui nous a dit que il, il est ton fils, il est ton partenaire Allah Azza wa Jal, il sait, il n'a pas besoin de, de demander Mais c'est le jour du jugement, de la justice Tout le monde devra témoigner Allah Azza wa Jalla dira Issa a.s. Est-ce que c'est toi qui l'auras dit ça Alors, quelle sera la réponse de Issa a.s. Ici, comme dans surat al-Ma'idah ayah numéros 116 Issa a.s. N'a pas dit dans la ayah 6. Non, j'ai pas dit ça. Le adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qala in kuntu kultuhu faqad alimta. Numéro 1. Oh Allah subhanahu wa ta'ala. Si je l'avais dit, moi, toi, tu l'aurais su. Tu l'aurais su parce que Allah Azza wa Jalla il sait et c'est pour ça il dit si tu as le ma fi nafsi tu sais ya Allah tu connais ce qui est dans mon cœur je ne peux amra ala ilmihi subhanahu wa ta'ala wa en train de dire à Allah Azza wa Jalla ya Allah c'est toi qui connais plus que moi et si moi je subhanahu wa ta'ala c'est pas ce que toi, tu sais. Ce que Allah Azza wa n'a pas révélé, il y a personne qui le sait. Incluant Isa, incluant Muhammad Assalamu alaikum, il n'y anta qu'un ta'allah, il Tu a toi, ta'allah, Allah n'y a qu'un ta'allah, il l'invisible a qu'un il n'y il pour encore plus de bons comportements. Regardez ce bon comportement de l'Israël. Il est en train de faire les louanges dans la zode par ses noms, par ses attributs. Et il dit ici, je en fait ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. C'est ça le adab. « Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Allah, il m'a ordonné. Et moi, je leur ai dit la même chose. C'est quoi cette chose Vous devez adorer Allah seul qui est mon Seigneur et votre Seigneur. C'était ça le message de Isa et de tous les prophètes. C'est le monothéisme pur, sincère. On n'adore pas d'autres divinités. On adore que Allah qui est le Seigneur de l'univers. Et après ça, aussi, il dit « Isa » pour dire je me déresponsabilise de ça ya Allah ma qultu aw wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawfaytani kuntu anta arqib alayhim kuntu alayhim shahidan j'étais témoin sur eux lors de ma présence avec eux lorsque Isa alayhi salam il était sur cette terre il était témoin mais lorsqu'il était absent de cette terre est-ce qu'il est qu témoin sur eux de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait non lorsque tu m'as accordé al-wafat il y a deux formes de wafat il y a al-wafat al-kubra majeur qui réfère à la mort et il y a al-wafat al-sughra mineur qui est semblable au sommeil le sommeil est une forme de wafat mineur, sughra alors Isa a.s. Allah il a dit inni mutawafika Allah Azza wa Jalla dit que je vais te donner la wafate et je vais t'élever auprès de moi. Parce que Isa a.s. n'est pas encore mort, il est encore vivant. C'est le seul prophète qui n'est pas encore mort jusqu'à aujourd'hui. Il est vivant mais il est, Allah Azza wa Jalla, élevé quelque part dans le ciel et il va revenir avant la fin des temps, il fait partie des... 10 signes majeurs de la fin des temps, il va revenir après la sortie de l'antéchrist, et c'est lui qui va tuer l'antéchrist, et après ça, Isa a.s. va terminer ce qui lui restait de vie humaine sur sa terre, et il va mourir et il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça il dit ici felamma tawfaytani kunta anta ar-raqib alayhim lorsque tu m'as donné la wafat c'est toi qui étais le surveillant sur eux. Allah azza wa qui les surveillait qu qu'il c'est subhanahu wa ta'ala katakil fuzzi wa anta ala kulli shay'in shahid et toi ya Allah tu es le sur chose in tu azzibhum. Donc, det är det här, det är det här mycket adab. Med Allah, subhanahu wa ta'ala. Det kommer till Issa, som han har frågat. Det är en fråga, han har inte dit det Han har frågat med mycket adab. Med en attributs, med Allah, subhanahu wa taala, med en monothéism. Och efter det, Issa, som han har frågat. In tu azzibhum, fa innahum ibaduk. Si du vas les punir, ya Allah alors ce sont tes serviteurs Allah Azza wa Jal lorsqu'il punit quelqu'un Allah Azza wa Jal il n'est pas injuste envers lui ce sont tes serviteurs ya Allah, et ils se sont rebellés contre ton message et contre tes prophètes Allah Azza wa Jal va les punir par sa justice et ils ne sont que ses serviteurs et même si tu leur pardonnais habituellement dans le Coran comment ça vient in tagfir lahum. Habituellement la magfirah, Lorsque ça parle du pardon d'Allah. Quel type de nom et d'attribut d'Allah Azzawajal Vont suivre après? Rafur <gör> Rahim. Habituellement c'est ça. Tu dis Allah, Pardonne-moi, Tu es Rafur <"Görgör> Rahim. Tu es pardonneur, Tu es miséricordieux. Mais ici Isa il dit quoi? Wa in tagfir lahum. Fa inna anta al-azizu. Al-Hakim tu es toi le Aziz Le Aziz ça réfère à l'Izzal La grande puissance d'Allah Azza Aujal Et Al-Hakim ça réfère à la sagesse à La hikma d'Allah subhanahu wa ta'ala Fa innahu qalahu fi wakti Rabbi alayhim Wal amri bihim Car Isa a.s. dira ça lors d'un instant, lors duquel Allah a.s. sera en colère contre ces mouchriquins, ces gens-là qui ont commis le shirk avec Allah a.s. Et lorsque Allah taala va les envoyer en enfer. Et c'est pour ça que Isa a.s. ne va pas dire « Ya Allah, tu es un rafour ar-Rahim » parce que ça, ça voudrait dire qu'ils seraient en train de faire une stiataf, leur demander « Clémence, pardon ».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 L'histoire du prophète Ibrahim al salam Al-Khalil, Al-Khalilullah, lorsqu'il a dit, c'est qui Allah Zawodjin Il est en train d'illustrer qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mon Seigneur Allah, Al-Lavi Khalafani Fahoua c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Donc écoutez bien ici, ok L'arabe ou la traduction Donc on fait référence ici, c'est Allah qui m'a créé c'est lui qui m'a créé c'est lui qui me guide et c'est lui Allah Azza wa qui me donne à boire et qui me donne à manger qui me donne à manger qui me donne à boire c'est lui Allah Azza après ça qu'est-ce qu'il dit et lorsque je suis malade c'est lui qui me guérit qu'est-ce qu'on a remarqué ici qu'est-ce qui a changé Il n'a pas dit, c'est Allah qui me donne la maladie et c'est Allah qui me guérit. Vous comprenez Même si tout n'arrive que par le qadar d'Allah Azza wa Mais si le bon comportement dans la parole avec Allah Azza wa il dit et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. La mienne imrad il Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas attribué la maladie à Allah Azza wa C'est pour ça en passant il y a des gens qui pensent qu'il y a, il y a Euh, il y a contradiction entre les deux le prophète alayhi salam, il disait dans, dans son doua wa le shor, le mal il ne revient pas à toi difficile ici de faire une traduction sans mais la bonne traduction de de ce doua c'est quoi c'est que le mal on ne va pas l'attribuer à allah subhanahu wa ta'ala même si dans l'autre hadith qu'est-ce qu'on a tu'mina bil qadari Le destin, le bien, le mal, tout ça, ça fait partie du destin. Ça arrive par la volonté d'Allah Azza Mais on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala car Allah Azza ne fait pas le, le mal. Allah il ne fait que le bien, que des choses qui, dans lesquelles il y a une sagesse. Comme par exemple, lorsque quelqu'un est jeté en enfer, un kafir... Il est jeté en enfer, il a fait le coffre, il a fait beaucoup de mal. Allah Azza wa il met Pharaon en enfer. Est-ce que ça c'est un bien ou c'est un mal? Hmm? C'est un bien? Est-ce qu'on a, est qu a une, autre, euh, une autre façon de voir la chose? Donc, la justice, lui, il n'était pas bien. Ok, donc c'est ça. Oui. Allah Azza wa lui a donné l'opportunité de se repentir. Donc, aller en enfer, ce n'est pas bien. Pour Pharaon, c'est un mal. On ne va pas dire Pharaon il a bien fini. Ok, pour Pharaon, c'est un mal. Aller en enfer, c'est un mal. L'événement en tant que tel. Mais le fait que c'est Allah Azza wa qui l'a écrit, c'est un bien parce qu'il le mérite parce qu'il a fait beaucoup de mal parce que c'est par là justice d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair donc regardez tout ça c'est important c'est important parce que ça aide beaucoup c'est ça aide beaucoup à comprendre la question de al qadar le vous savez le destin le c'est parmi les choses les plus les plus sensibles dans la croyance dans l'aqida dans le monde de l'invisible et Et selon vous, qui, qui, contient, qui, qui connaît la, la, la bonne réponse complète sur le qadar, qui connaît, qui peut, qui, qui est, est, -ce, est, -ce que, est, ce que vous connaissez quelqu'un ou pensez à quelqu'un qui serait l'expert sur le qadar, qui peut, qui peut répondre de, tout, de tous les angles Il n'y a personne, parce que le qadar C'est le secret d'Allah Azza wa Jalla. Allah al-a'zam. Lam kariman. Allah Azza wa Jalla ne donner ce secret ni à Jibril, Gabriel, Gabriel Alayhi Salam, ni à Prophète Muhammad Sallallahu ni à Isa, ni Musa Alayhi. personne qui peut connaître toutes les réponses sur le Le Qadr. Parce que le Qadr, c'est la science d'Allah, Azza wa Le Qadr, c'est la volonté d'Allah, éradatullah, c'est al-Qadr quudratullahi, Azza wa Jal. La puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Mais on a des choses simples dans notre croyance qui nous guident. Qui nous guident tant qu'on ne cherche pas à rentrer dans le monde de l'invisible et à philosopher et on, on pense être trop intelligent. Là, c'est autre chose. Mais parmi les choses très, très, très de base dans le Qadr, c'est qu'il faut distinguer entre l'événement et entre l'action d'Allah Azza wa Jal ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait ça ce n'est que du bien parce que c'est fondé sur la seigneurie la reboubiya d'Allah Azza c'est lui rabbul alamin il fait ce qu'il veut subhanahu wa il est le seigneur, on n'est pas des partenaires avec lui on ne peut pas lui demander à Allah Pourquoi Je ne suis pas d'accord. Euh, J'aurais fait quelque chose de différent. La yus'alou amma Wa Taala. Personne qui est partenaire avec Allah Azza wa Et aussi parce qu'en plus de ça, Allah Azza wa lorsqu'il fait des choses, c'est par la justice absolue et la sagesse absolue. Alors, on pourrait donner un exemple. Parce qu'encore une fois, cette question de Qadar, c'est juste quand l'être humain... Le shaitan, il va lui dire « tu es très intelligent, toi tu peux faire certaines réflexions » et ainsi de suite. Après ça, il va se perdre dans un océan, dans un univers sans fin. Et là, c'est parmi les choses qui font en sorte que des gens ils disent « moi je ne crois pas en Dieu Pourquoi ». Pourquoi Juste parce qu'il ne pas comprendre la question du mal. La fameuse question du mal. Pourquoi est-ce qu'il y a du mal Pourquoi est-ce qu'il y a des chats qui se font écraser par des autos dehors si Dieu existait okay. C'est tellement, tellement intéressant comme question Alors, si on donne un exemple, imaginez quelqu'un qui a une maladie, a une maladie, OK Il sait qu'il y a quelque chose ici dans son bras, il y a un problème et tout, on va lui recommander, on va lui dire va aller chez tel docteur, c'est le meilleur docteur dans ce pays, pour ça c'est le meilleur. Et il va aller, il va et il lui fait pleinement confiance. Le docteur, il va lui dire tu as quelque chose de sérieux, ici. peu importe c'est quoi, il dit La seule, si tu veux vivre, on a une seule option. Quelle est cette option On va devoir amputer ton bras pour sauver le reste du corps. Qu'est-ce qu'il va dire Il va accepter. S'il veut vraiment rester en, vivre, en vie. Peut-être il ne va pas lui faire confiance, il va demander un deuxième avis. Mais bon, à un certain moment donné, tout le monde va lui dire la même chose. Il va dire « oui, je veux, pas, je veux rester en vie ». Alors, imaginez si quelqu'un va vous décrire la scène comme ça. Qu'il y a un médecin, il est tellement méchant, il a coupé le bras de quelqu'un. Imaginez, c'est un criminel. Okay? Et en plus, de ça, il a demandé à être payé pour ça. Vous voyez Donc, c'est quoi la différence ici Pour le malade, est-ce que c'est une sorte de mal ce qui vient de lui, de lui arriver Non, oubliez le, la, la, la finalité si on pense à cet événement. Qu'est-ce qu'il vient de perdre ici Un bras. Est-ce que c'est un mal qui vient de lui arriver Oui, c'est quand même un mal qui vient de lui arriver. C'est une sorte de moussib. C'est juste que c'est moins grave que quelque chose de, de plus grave. Mais le médecin, qu'est-ce qu'on va lui dire On vous remercie beaucoup. Vous avez, vous avez sauvé la vie de quelqu'un, de notre proche. Il y a des gens ils vont lui amener des cadeaux pour ça. Pourquoi Parce que son action était fondée. C'était la bonne chose à faire dans ce contexte. Alors Allah, il fait des choses qui pourraient être semblées comme un mal ou être un mal pour certaines personnes comme lorsqu'il y a de la pluie, il y a de la sécheresse. Dans certains pays, il y a de la sécheresse. Les gens ils souffrent après ça. Ils font salat, istisqa, ils font invocation, dua. Après ça, Allah Azza wa il envoie de la pluie. Et les gens, ils sont très contents, alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a des gens qui sont parfois pas contents quand il y a de la pluie? Ça peut arriver. Parce que quelqu'un, il a eu une inondation chez lui. Il y a eu des dégâts. Il y a, a quelqu'un d'autre, sa terre agricole, il a perdu quelques biens à cause de la, terre, de la pluie abondante et ainsi de suite. Ça, c'était un mal pour lui. Mais ce que Allah Azza wa il a envoyé, Il y a une hikmah, Allah Azza wa ne fait que le bien, il n'écrit que le bien subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le mal, on ne l'attribue pas à Allah Azza wa quand on parle. On ne dit pas, il y a Allah, c'est toi qui m'as donné la maladie, il y a Allah, c'est toi qui m'as donné cette moussi, et ainsi de suite, on ne parle pas comme ça avec Allah Azza wa c'est un manque de adab envers Allah subhanahu wa ta'ala de bon comportement aussi dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec al Khader très connu c'est à la fin de sourate al Kahf c'est une longue histoire et là, al Khader euh, qui était temporairement l'enseignant du prophète Moussa Moïse alayhi salam il faisait des choses qui semblaient être mal et Moussa alayhi salam n'arrivait pas à comprendre c'est quoi le raisonnement derrière cela mais à la fin de l'histoire il lui a expliqué entre autres qu'est-ce qu'il a dit ici Uh, فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها il dit si uh, il, il, il a pas dit farada Al khadir si na que par l'ordre d'allah c'est pour ça la bonne opinion c'est khadir c'était un prophète d'allah l'histoire ici qui est dans sourate al khadir ainsi que Moussa alayhi Salam. sallam c'est un prophète il y a une autre opinion qui dit que c'était juste un wali un adorateur pieux mais ça c'est pas fondé parce que c'est très clair dans l'histoire qu'il recevait directement des ordres d'Allah c'était un prophète d'Allah qui accompagnait aussi un autre messager qui est Moussa alayhi Salam. sallam alors Khadr il a fait certaines choses qui semblent être mal comme par exemple il a endommagé Un navire, safina. Il y avait une safina, un navire comme ça, dans lequel il y avait des gens pauvres. « Fakana limasakina y'a'malouna fil bahari » Il y avait des gens qui étaient pauvres, ça leur appartenait ce navire. Travailler avec ce navire, se faisait un peu d'argent, un peu de pêche et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il a endommagé leur navire Moussa a dit « C'est ces pauvres gens et toi, tu vas endommager leur navire ?» Och var han bakom dem, en mäklare, tog alla fartyg. Han var en grov, dåsigt rådare, som varje gång det var ett fartyg som var i bra skick, tog han det genom kraft. Så här för att de inte tar sina fartyg, han har något skadat. Men han inte sagt, Allah, han har sagt till mig att skada. Han har Jag har bestämt de l'endommager. Et plus tard aussi, dans la même histoire, « Fa'arada rabbuka ayyablura ashuddahuma » lorsqu'il a parlé des, des jeunes que lui, il a aidés, c'était des jeunes, il a dit « C'est ton Seigneur, il a voulu qu'ils grandissent et qu'ils prennent leur bien, parce que là, en, en apparence, ça avait, rien de, ça avait rien de mal dans cette partie de l'histoire et ainsi de suite. » aussi notre un, un autre exemple dans le Coran Al Karim ana mu'mini al djinn les croyants de al djinn ça c'est dans sourate al jin il euh, y a quelqu'un une personne qui a demandé une question sur ça la dernière halaqah c'était à la fin de la halaqah après la halaqah donc euh, c'était c'était un peu à propos de l'histoire du jin les jin à la venue du prophète Mohammed ils ont remarqué qu'il y avait un grand changement dans cet univers quelque quelque chose de de grand vient de se passer il y a un changement ce n'est pas comme normal et de ce fait ils ont commencé à voyager sur cette terre pour qu'est-ce qui a changé exactement mais après ça ils ont trouvé le prophète mohammed sallalahu alayhi wasallam donc là qu'est-ce qu'ils ont dit ça c'était les moumin les croyants parmi les djinns parce que les djinns il y a des croyants il y a des mécréants des croyants et des kuffar Les croyants parmi les dines, qu'est-ce qu'ils ont dit Wa anna la nadri asharr urida biman grand transformation qui se déroule en ce moment. On sait pas ce que c'est. Quel, quelque chose de mal qui va arriver, une punition du ciel qui va descendre ou il y a du bien, quelque chose de bien comme l'avenu d'un d'un prophète mais comment est-ce qu'ils ont exprimé ça parce que c'était des croyants de l'jin Parle parlent avec un bon comportement envers Allah Azza wa Jal on ne sait pas est-ce que c'est du mal qui a été voulu pour les gens de la terre ou que leur seigneur veut du bien pour eux, vous remarquez ici c'est du mal qui a été voulu ou c'est Allah Azza wa qui a voulu du bien pour eux, ça c'est le adab avec Allah subhanahu wa taala. Aussi, on a l'histoire de Moussa alayhi salam qui était gêné de demander à l'azawad directement yallah, ya j'ai faim, accorde-moi, donne-moi de la nourriture, de, nourri de la nourriture. il a pris position pour se reposer sous l'ombre d'un arbre et qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah je suis pauvre je suis dans le besoin envers le bien que toi tu fais descendre sur moi regardez avec quel adab il a exprimé ça Moussa, alayhi salam aussi le prophète Ayoub alayhi salam il était malade il était très malade il n'a pas dit ya Allah je suis très malade et je souffre ya Allah donne-moi la guérison il dit ma saniya wa anta Ya Allah, il y a le mal qui m'arrive, sani qui me touche. Il y a le mal qui me touche, et toi, tu es le plus miséricordieux, des miséricordieux. Donc, dua ici, encore une fois indirect, avec le, adeb, le bon comportement. Aussi, il se aller, Salam. Regardez ici le bon comportement aussi avec les autres. Euh, regardez, les ulama, ils disent une composante du bon comportement avec les autres, surtout avec les proches. Qu'est-ce qu'on va dire par les proches Ça peut être la famille, l'entourage, ça peut être les amis, compagnons, tes compagnons, les gens qui sont avec toi souvent dans la vie. Alors mm -hmm. les ulama, ils disent, parmi les choses importantes ici, pour garder de bonnes relations, c'est de ne pas faire beaucoup de « itab ».« Kassaratul itab » c'est pas bien. C'est quoi le « itab » C'est les reproches. Tu reproches à quelqu'un. Quelqu'un il est proche de toi il y a une certaine relation qui est continue, qui est permanente, et tu vas lui faire des reproches. C'est comme ça fait quelques années, tu te rappelles le jour où tu avais fait telle chose et normalement tu n'aurais pas dû kaffaratul itab, ça empoisonne une relation. Alors Youssef, surtout lorsque quelqu'un, c'est fini, fini. l'histoire, elle fait partie du passé, on, on tourne la page. Youssef, qu'est-ce que ses frères lui ont fait Tu pourrais nous rappeler Ils l'ont jeté dans le puits lorsqu'il était très jeune. Ils étaient jaloux de lui, ils veulent se débarrasser de lui, de ses propres frères. Maintenant l'histoire, elle a évolué plus tard. Dans Sourate Yusuf, à la ayah numéro 100, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères Maintenant Yusuf, c'est lui qui est puissant. Et ses frères, c'est eux qui sont venus vers lui. Ils ont besoin de lui. Lui, maintenant, il est très puissant. Il est très riche. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, « Mon Seigneur, Allah azawajal, il a été bienfaisant envers moi lorsqu'il m'a fait sortir de prison. » Parce que plus tard, il est entré en prison. Mais si c'était l'un de nous, il va revenir à l'événement initial qui a causé tout ça, la prison et tout. C'est quoi Allah Azza wa Jalla, il a été bienfaisant envers moi parce qu'il m'a fait sortir du puits dans lequel vous m'avez jeté. Mais Yusuf Al-Nisalam n'a pas dit ça. Il a ignoré ce qui s'est passé dans le puits. Allah il l'a fait sortir du puits et il l'a fait sortir de prison. Mais le puits c'était à cause de ses frères Ils ne veulent pas mettre ça dans la face de ses frères Pour leur dire Allah Azza wa il m'a fait sortir du puits Dans lequel vous m'avez jeté Il a mentionné seulement la prison Parce que la prison c'était pas directement à cause d'eux de C'était indirectement mais c'était pas directement à cause d'eux de Et aussi il dit ici Et Allah Azza wa aussi Vous a fait venir de l'badou Badou, -Badou c'est la compagnie la campagne c'est là où il n'y a pas beaucoup de ressources et ainsi de suite alors il n'a pas dit il n'a pas dit et Allah il vous a fait venir ici vous étiez pauvres et vous étiez mal nourris et tout, vous êtes venus ici Allah il vous a amené pour avoir de la nourriture non, il a exprimé ça indirectement bon comportement, il a dit Allah Azza wa vous a amené de très loin de la campagne pour que vous puissiez venir chez moi et à la fin il a dit il a dit بيني وبين اخوتي tout ça après que le shaytan ait essayé de détruire ma relation avec mes profs frères c'est le shaytan qui est blâmable وقال <tyod> بعضهم الم ال ادب ظاهرا وباطنا فما اساء « À l'intérieur et à l'extérieur ». Il dit « On doit avoir le bon comportement avec Allah Azza wa à l'intérieur ainsi que à l'extérieur ». L'intérieur, c'est dans le cœur, le comportement dans le cœur. À l'extérieur, c'est le comportement dans les actions. Ils disent ici, ça c'est une parole de, de certains savants, il n'a pas dit c'est qui exactement. Ils disent « Parce que celui qui manque de bon comportement à l'intérieur, Allah va le punir à l'intérieur. La punition va tomber sur le, sur le cœur ». Et celui qui fait preuve de mauvais comportement à l'extérieur, Allah Azza wa Jal va le punir à l'extérieur. Ça va être une punition apparente à l'extérieur. وَقَالَ <t> عَبْدُ <'en> اللَّهِ إِبْنُ الْمُبَارَكِ Il y <dit> a aussi Ibn al-Mubarak, رحمة الله, مَنْ تَهَا وَنَبِي الْأَدَبْ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ السُونَنِ Celui qui prend à la légère son adab, son bon comportement, Allah Azza wa Jal va le punir. Il sera puni par quoi Il sera privé de sonnen. Sonnen, c'est les sunna, Faire beaucoup de sunna, faire priamoulé, la prière de la nuit, des actions, beaucoup d'actions surérogatoires. Ne pas avoir de bon comportement, ça va nous priver de faire beaucoup d'actions surérogatoires. Et celui qui prend à la légère Ces actions surérogatoires, il ne va pas les prendre au sérieux, eh bien, sa punition sera il va finir par ne pas prendre au sérieux ses obligations aussi pour être plus clair il dit aussi la réalité, la vérité du, adep, du bon adep c'est d'avoir le bon encore une fois, regardez ici la richesse de la langue arabe, en français on doit tout, tout Quoi, traduire ça en disant comportement comportement, mais il y a des différences il y a adab, il y a akhlaq donc ici il dit c'est de purifier c'est akhlaq et ça ça arrive istikhraja mafi tabi'ati mina al-kamali, mina al-quwati ilal de faire sortir le bon potentiel de l'âme chacun de nous commence ce qu'Allah Azzawajal il l'a créé, écoutons ça c'est très important c'est dans le Coran wa napsi wa ma sawaha fa fujurha wa taqwahha Allah Azzawajal dit que chaque nafs, chaque âme elle a son fujur ainsi que son taqwa C'est quoi son fujur immoralité potentiel du mal de désobéir ça c'est le mauvais potentiel wa taqwahha c'est quoi ha? la piété le bon potentiel chaque âme Allah عز وجل l'a créé comme ça À l'intérieur, il y a deux potentiels. Chacun de nous. Il a le potentiel d'être une excellente personne. Et il y a aussi le potentiel d'être le pire criminel en ville. Chacun. Chacun de nous. Il a ces deux potentiels-là. Alors, c'est quoi le hadab, entre autres C'est de savoir comment faire sortir le meilleur de l'âme. C'est d'utiliser ce tarkouaha, ça, le faire sortir. Et l'autre, faire de ça quoi Le contenir, le maîtriser. C'est pour ça, les mauvaises, le mauvais potentiel, ce n'est pas nécessairement de l'anéantir. Vous comprenez ça Dans l'islam, le mauvais potentiel de l'être humain, ce n'est pas nécessairement de devoir l'anéantir. Ça peut être parfois quasiment être impossible, parce qu'encore une fois, ça fait partie de de l'exercice, de l'examen du test, de l'épreuve, d'être un être humain et de faire la oboudie la test à travers cela sinon on serait des anges on n'a pas besoin vraiment de, de faire quoi que ce soit, mais ici ce qui est nécessaire c'est de savoir quand Allah Azza wa nous parle de la colère, il y a des gens qui en est, chacun a des problèmes avec une ou des choses, il y a des gens alhamdallah ça c'est bon, c'est réglé mais ça c'est non, non, un grand problème il y a des gens c'est le contraire Pour certaines personnes, c'est la colère. Il ne peut pas maîtriser sa colère. Et sa colère le mène vers beaucoup de mal dans la vie. Alors lui, il doit apprendre à contenir sa colère. Parce que c'est comme ça qu'Allah, Azzawajal, il exprime le sens général. C'est quoi le « kadimina »?« Kadim » c'est la colère un peu très très forte, intense et le karm c'est de pouvoir la maîtriser et la contenir à l'intérieur c'est pas de l'anéantir quelqu'un qui n'a pas de potentiel de colère c'est pas un être humain normal okay? quelqu'un qui n'a pas de potentiel de colère, il voit du mal il voit de l'injustice, il voit du faux du tort et, et ça ne le fait pas bouger lui il euh, y, y, y a certaines questions sérieuses à se poser, mais l'essentiel c'est de maîtriser de contenir sa colère. Et ça s'applique pour le reste des choses, pour le reste des traits de, de l'être humain. Donc c'est à ça que ça revient en quelque sorte. Euh, Al-Adem. Là, prenons un autre exemple aussi très intéressant. Il dit, ⁇⁇⁇ Ça parle de notre prophète Mohammed ⁇ On connaît tous l'histoire de Israël ⁇ n'est-ce pas, lorsque Allah il a pris le prophète ⁇ en une seule nuit pour un voyage nocturne de Mecca jusqu'à Baytul Maqdis Jérusalem et là il a rencontré les prophètes et les messagers il a dirigé la prière dans le masjid Al-Aqsa de Jérusalem après ça le prophète alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal il l'a élevé vers les cieux jusqu'à Sidratul Muntaha le point le, le, plus, le plus loin où un être humain est jamais arrivé le prophète Mohammed wa sallam, au dessus du 7 ciel et après ça il est revenu Jusqu'à Mecca alayhi as-salatu wa as-salam on n's nuit on appelle ça le Isra wa al-Mi'raj le voyage nocturne ainsi que l'ascension alors comment ce que Allah azza wa jalla il nous décrit ça dans najm il dit jarat 'adat qaum an yadhkuru al-maqam qawluhu sallallahu alayhi wa sallam les savants habituellement quand il parle du bon comportement avec Allah ils citent toujours cet exemple Pourquoi Parce que c'est l'exemple ultime du bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le al najm Allah azzawajal, il nous décrit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qu'est-ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma al basar wa ma Ça parle de l'bassar. On a deux choses. On a le basar et la basira. C'est quoi le basar, le mot basar La vision, ce qu'on voit physiquement avec les yeux, on aperçoit, ça « al-basar ». Et il y a « al-basira ».« Al-basira », c'est la vision du cœur, la clairvoyance. Ça se complète. « Basar »,« basira ». Il y a la vision physique et la vision morale, abstraite, en quelque sorte. Alors, de un, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, À ce moment-là, dans Sidratul Muntaha, encore une fois, le point le plus élevé qu'il a atteint. Il n'y a personne avant lui qui a atteint ce lieu. Allah Azza wa il dit min ayati Il a vu des signes de son Seigneur, des, des grands signes. Il a vu des choses que nul, nul ne peut décrire. Nul parmi nous ne, peut, ne pourrait décrire. Là, qu'est-ce qu'Allah Azzawajal dit à propos de la vision, des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y a deux failles. Première faille, c'est soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien, c'était quelqu'un d'autre, soit que quelqu'un va commencer à regarder à droite et à gauche. Alors imaginez, on t'invite dans la maison de quelqu'un, Très riche, très très beaucoup plus riche que toi. Et là, il m'a beaucoup plus riche que toi. Et là, tu rentres et c'est une maison ou un château, peu importe, comme tu n'as jamais vu avant. Le décor, les biens, la nourriture, les fruits. Quelle va être ta réaction hmm? MashaAllah, si tu n'oublies pas, là. Ben, la, la, la moindre... Même celui qui est le plus gêné, le plus gêné, il va... Ne serait-ce que comme ça. Un peu à droite et un peu à gauche. C'est quoi tout ça J'ai jamais vu ça. Ou, la deuxième chose, c'est quoi C'est... Tarrant. Tarrant, ça dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépasse Regardez, t'as pas besoin d'aller chez la personne la plus riche. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, malheureusement. Même, qu'une euh, une fois, au bled. Il y a quelqu'un qui les invite. Quelqu'un l'invite. Viens chez moi à la maison, tu vas manger. Et le bon comportement lorsque quelqu'un nous invite chez lui, tout ça, ça fait partie de l'islam du bon comportement. Donc il n'y a pas de problème à s'étaler. Si quelqu'un m'invite chez lui à la maison, et ce n'est pas, pas, pas, pas mon frère biologique ou autre chose, c'est un ami ou un membre de famille éloigné, un... invite chez toi. Il va te dire ça c'est le salon, tu peux t'asseoir, qu'est-ce qu'on fait on va s'asseoir. Mais il y a des gens, non. Il s'assoit, mais rapidement après, il va se mettre debout et il va aller regarder « Qu'est-ce que tu as ici ?»« Ah, ça c'est beau !» Même parfois en l'absence de l'autre. Et il va peut-être se permettre même d'aller voir à la chambre, devant, juste devant, qu'est-ce qu'il y a Il voit le jardin. Ça c'est, on appelle ça « Tara ».« Tara »« had. Il a dépassé les limites. » On t'a donné des limites. On t'a dit « Tu viens ici, sal salam » Tu t'assois ici. Ça, c'est ta place. C'est tout. Mais il y en a qui dépassent. qui va prendre plus que sa place. Ce n'est pas le bon comportement. Mais bon, ça, c'est facile à résoudre avec un peu de bon, d'adab, on peut faire ça. Mais là, le prophète, salam, il est dans l'environnement le plus surprenant, le plus luxueux, n'est même pas le mot. Et Allah, il dit à propos de lui, « Ma al-basar » Sa vision à lui, Ali, n'a pas regardé ni à droite ni à gauche. Là où Allah azawajalla l'a mis, il s'est contenté de cela. Où a mis un parent, il n'a pas dépassé, pas vu plus loin ou cherché à voir plus loin. Donc Allah azawajalla nous décrit ici quoi, le adeb du prophète Muhammad sallallahu wa sallam dans ce lieu le plus. Il y a pas, il y a pas plus, il y a pas un test plus grand pour le adeb de quelqu'un que Que cette situation -là, le adab vert, Allah subhanahu wa taala, djävul, och i mm. den här ägget är sakramenter, och det är en av de viktigaste sakramenterna. Det är en av de viktigaste sakramenterna. Det är en av de viktigaste sakramenterna. Det är en av de viktigaste sakramenterna. Det är en ça de viktigaste en av de viktigaste en parfait du comportement du prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam que Allah azza il lui a accordé la perfection dans son basar mais aussi dans sa basira parce que la basira le cœur il dit si Allah azza il dit ma al ma raa dans l'autre qiraa de Abu Ja'far ma al ma raa le fuad le cœur il était synchronisé avec la vision le cœur n'a pas rejeté, n'a pas remis en question ce que les yeux ont vu. Parfois, encore une fois, on voit quelque chose qui dépasse un certain seuil auquel on est habitué, et mon cœur, qu'est-ce qu'il va dire Je ne peux pas croire ce que je viens de voir. Ça ne peut pas être vrai. Je vais remettre en question, ne serait-ce que temporairement. Est-ce que ça, c'est vraiment là La réalité le prophète sallalahu alayhi wa sallam Allah azza wa jalla il dit a propos de lui ma kadaba aw ma al ma raa saddaqa le fuad le cœur a approuvé et confirmé ce que les yeux ont vu tawatu synchronisation entre le cœur entre la clairvoyance al basira entre al basar qui est kiya la vision fa il di si parce que ce que le prophète wasallam wa il a vu avec sa vision et avec sa claire voyance son basar wa basira c'était une vérité les deux c'était une vérité qu'il a vu il dit ici, Wa lil qalbi zayr wa wa wa tudiyan kama lil basari zayr wa a son propre zayr et son propre tudiyan tout comme on a dit les, les yeux la vision peut voir à droite et à gauche le cœur aussi pourrait faire ça pourrait voir Le cœur qui regarde à droite et à gauche. Euh, très bien. Donc, on pourrait ne pas se contenter de ce qu'on a. Donc, on commence à regarder d'autres choses que ce qu'Allah nous a donné. Dans la salette, dans la prière, n'est-ce pas On peut être dans notre salette, mais le cœur, il n'est pas dans la salade. Il va aller à droite et à gauche. Et il y a aura, quand est-ce que le cœur, par exemple, il va dépasser les limites Il y avait un mot tout à l'heure Les doutes. Excellent. Donc les doutes. Si on a parlé tout à l'heure du Qadar, par exemple, le Qadar, Allah azaodie nous a dit, c'est quoi le Qadar C'est quoi l'iman le Qadar Qu'est-ce qu'on doit croire C'est tout. Mais là, si le cœur, il dit, moi, je veux savoir plus je sais, tout le monde me dit que le qadr c'est le secret d'Allah mais moi je veux quand même connaître plus je veux dépasser les limites alors ici le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi n'a pas dépassé les limites, n'a pas regardé à droite ou à gauche parce que Allah azza il lui a accordé là. La pleine perfection, alla ihop, salat och salam. Få en gårdet nuförtiden, om du uppmätte i en hög, hög, hög, så kommer du att se vad som är högre än det. Det är en vanlig mening. Det är inte något som är unikt. Det är inte något som är unikt. Det är inte något som är unikt. L'exemple ici que l'auteur nous mentionne, ala tara anna Mousa alayhi salatu wa salam, lamma uqima fi maqam at-taklim wal munajat, talabat nafsuhu ar-ru'ya. Mousa alayhi sallam, lorsque Allah azza wa jall il lui a donné le maqam, il l'a mis dans un statut très noble qui est quoi? At-taklim, il a parlé directement à Allah azza wa jall et Allah lui a parlé directement, wa kallama Allah Taklim des autres prophètes à part Moussa ainsi que Mohammed sallalahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla leur parlait à travers un messager un ange Gabriel alayhi salam Moussa alayhi salam comme dans cette histoire Allah azza wa jalla lui a parlé directement maqamut taklim walamma jaa mousa li wa kallamahu rabbuhu C'est quoi le reste قال ربي أرني أنظر إليك il a dit oh allah puis je te voir il veut aller encore plus loin que cela Le prophète mohammed sallalahu alayhi wasallam n'a pas demandé cela c'est clair donc là c'est encore un statut encore plus haut que ce que mousa alayhi salam il a fait alayhi ma as wa as-salam pour finir inchallah azoujal euh, notre euh, 10 minutes, inshaAllah, subhanahu wa taala. Qu'est-ce qu'on a ici? Al-adab, le bon comportement, din Prenons quelques exemples maintenant pratiques du adab. Qu'est-ce que l'Islam nous apprend adab dans notre religion, dans notre pratique? al Al-adab bien se couvrir, couvrir la aura Allah azawajalla nous a donné des vêtements afin qu'on se couvre, qu'on couvre la aura Ça fait partie de l-adab. wa al-janabati min al-adab. faire les ablutions. Faire le göra le bain rituel, la bara C'est aussi, ça fait partie de del av den adab. Att ta min al adab. Att ta bort från den adab. Att ta bort från den adab. Att ta bort från den adab. Att adab. Att ta bort från den adab. Att ta bort från afin de pouvoir être devant Allah Azza wa dans la salat en étant tahir, propre et pur, et purifié. وَمِنَ الْأَدَبِنَهَا النَّبِيُّ Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi nous a dit de ne pas regarder vers le ciel lors de notre salate. On ne regarde pas en haut, ça c'est non. C'est contraire au, à, à la bonne façon de faire la salate. On dit pas... Allahu Akbar. Je commence ma salat et je regarde au haut. Ça c'est pas permis. On ne devrait pas faire cela. Il dit ici: Comme ici il dit même Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Comme ça? C'est parce que ça fait partie du bon comportement avec Jalla du khushur, qu'on est soumis à Allah On regarde vers Le bas, on ne regarde pas vers le ciel comme ça directement. Aussi, min al ma'allah, la wa la 'inda qada. très important aussi, c'est dans la Sunna, c'est très clair dans les hadiths du Prophète wa sallam, que le Prophète wa sallam, nous a interdit lorsque la personne elle fait ses besoins, il lui est interdit de faire face à la qibla ou de donner son dos à la. Même si certains savants, ils ont dit qu'il y a exception pour le bunyan. Bunyan, c'est à l'intérieur d'une construction, d'une demeure. Ça veut dire, ils disent, certains savants ils disent que ce règlement-là ne s'applique pas à l'intérieur, c'est seulement à l'extérieur, lorsque l'on est dans, dans l'espace, là où c'est ouvert. Faba, ils appellent ça, ça veut dire le désert, ou la forêt, ou n'importe où. Mais à l'intérieur, selon certains savants, la règle ne s'applique pas. Mais selon d'autres savants, ça s'applique aussi même à l'intérieur. Pourquoi Ça, encore une fois, c'est par respect, par adab envers la Ka'ba, qui est notre notre là-dedans. « As-salat wa minha as-sukounu fi-salat » Aussi la tranquillité dans la salat qui représente le khushou' « Alladina hum ala salatihim da'imouna kama qala abnul mubarak » «Ei alladhi idha salla lamm yeltafit an yaminihi wala an shimalihi wala khalfahu » Donc lorsqu'on fait la salat aussi, « al-dawam » dans la salat, salat « ala salatihim daimun » C'est quand on fait la salat, on ne regarde pas à droite, on ne regarde pas à gauche ou derrière nous. On doit faire face à l'avant, directement à la, à la Qibla. Parce qu'il y a des gens qui regardent à droite et à gauche. Des gens, ils bougent beaucoup dans leur salat. Est-ce qu'on peut bouger beaucoup dans la salat? Non. Ce n'est pas, pas la bonne pratique, la bonne conduite de bouger dans notre salat, les rayes et sauf pour un besoin. Et même que beaucoup bouger dans la salat, qu'est-ce que ça fait? Ça abolit la salat. À un certain moment donné, la personne, elle bouge tellement dans sa salat que la salat, elle est invalide. Elle ne vaut rien. Il faut recommencer la prière jusqu'à quel point ça, ça, ça devient quand est-ce que ça devient invalide la prière, la salat c'est quoi trop, trop trop de mouvement là. si quelqu'un fait trop de mouvement dans sa prière, la prière elle est invalide alors c'est quoi trop de mouvement Trois selon certains juristes mais y a, y a pas, ça c'est pas, pas une opinion qui se tient et il n'y a pas de délile, Ok, même si c'est l'opinion de certains savants il n'y a, a pas vraiment de preuve pour cela Pour, pour, les, pour, les, pour les trois en tant que tel. Donc la bonne opinion, ils disent, ça revient au urf, au common sense. Et certains ulama, ils disent, c'est un paramètre, ils disent, c'est au point dans lequel si quelqu'un de l'extérieur, il regarde, il te voit, il va se demander, est-ce qu'il est dans la salat ou non lui Vous comprenez Si la personne, elle bouge tellement qu'on <coughs> ne sait pas que elle est vraiment en train de faire la salat ou elle fait autre chose, là ça veut dire la salat, elle est elle est abolie, donc avant ça il y a une certaine zone grise, c'est pour ça que le croyant ne devrait pas faire beaucoup de mouvements sauf pour haja, pour un besoin besoin c'est ce qui est léger, même que de, lorsque les, les gens dans le temps ils priaient sur la terre, il n'y avait pas comme de nos jours on a le luxe la moquette et tout, les gens priaient par terre sur le sable parfois le sable est très chaud, ou il y a des, quelques cailloux comme ça qui sont chauds Alors, même les savants, ils parlent de ça en se basant sur les textes et tout, si quelqu'un, il doit, en quelque sorte, nettoyer comme ça ou effacer un peu la première couche qui est chaude, il le fait une seule fois, une seule fois, si nécessaire. Mais il ne va pas à chaque sous il enlève des cailloux, il fait le sous -doute. Mais... Le jour, il y a des gens dans leur salade encore une fois, ils bougent, bougent, après ça, bougent, bougent. Ça peut abolir la salade. Que dire de celui qui nous ramène ses ringtones préférés dans la salat, Allah, Parfois, et parfois tu te doutes, est-ce que c'est le shaitan qui a le numéro de téléphone de ces gens-là il, att il attend juste la iqama il appelle. Il n'a pas appelé... Il était dans le masjid 10 minutes avant <coughs> n'a pas appelé. Dès que Allahu Akbar par l'Iqam bin Takbiratoub-Ihram Dès qu'on commence la salade le téléphone commence à, à sonner. Alors le bon adab avec Allah Azza wa c'est simple c'est de prendre l'habitude ça devient routine que lorsqu'on rentre dans le masjid en entrant on fait mute. Ça peut arriver une fois sur 30, sur 40, sur 50 qu'on oublie ça peut arriver mais pas Quand quand quand on, on entend des ringtones et des sonneries à droite et à gauche presque à chaque salah, ça veut dire qu'une seule chose les gens ne prennent pas au sérieux leur salah, ne respectent pas la maison d'Allah subhanahu wa taala Et en passant, même si ça sonne, même si ça sonne et qu'on est dans salah al-jama'a, la moindre des choses à faire, c'est quoi Sortir le téléphone et de l'arrêter, si on peut faire ça avec un mouvement léger, tout de suite on doit le faire, si ça va prendre beaucoup de mouvements, ça va abolir la salette, ça c'est une situation d'exception de, et j'en suis responsable, et je vais refaire ma salette, vous comprenez je ne vais pas ruiner la salette de tout le monde parfois le téléphone ça sonne, ça sonne la musique, c'est de la musique et la subhanallah, ça dure deux raka'as trois raka'as quand même il faut qu'il faut qu y ait une certaine, mais, mais c'est ça mais le problème c'est que C'est devenu tellement des choses normales que les gens même hésitent à lui dire des commentaires et lui il sort comme si de rien n'était. Wallahu almusta'an, c'est très très grave. Aqala euh, huna wa adabuhu fi uh, wa adabuhu fi istima' les deux ou trois derniers points, adabuhu fi istima' li l quand on entend la qira'a du Coran al Karim, de n'inqiya as-sam'a wa huwa C'est quoi Al-Qassam'a Al-Qassam'a c'est D'écouter Quand il y a le Qur'an qui est récité C'est très important A l'extérieur de la salat. Lorsqu'il y a le Qur'an qui est récité Qu'est-ce qu'on fait Le Qur'an est récité Qu'est-ce qu'on fait Quelqu'un est en train de réciter le Qur'an Ou il y a un enregistrement De le Qur'an, qu'est-ce qu'on fait On écoute Ou, du moins, on garde le silence. Ou, si on veut parler, parfois les gens ils sont dans une auto, ils veulent... Pas de problème. Arrête le Coran. Arrête l'enregistrement. Et pas. Il n'y a pas de problème. Mais ne laisse pas le Coran... Et tu es en train de discuter et de rire en même temps. Grand manquement de Hadab envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa shahid, ça veut dire le cœur, il est présent pour pouvoir bénéficier. Namri. Oui, parler dans le masjid, c'est très très, très très bonne question ici. Est-ce qu'on peut parler dans le masjid Alors, on peut parler dans le masjid dans les limites du licite, en s'entendant, première chose. Et deuxième chose, tout en gardant le respect. Donc, on doit garder la, la voix qui est basse. Et troisième chose, qu'il n'y ait pas de... Euh, de dérangement pour des gens qui sont en train de faire la ibadah. Donc, ça dépend. Parfois, le masjid est très grand, c'est vaste. Il y a deux personnes là-bas en train de lire le Coran et nous, on est tout à fait en arrière. On peut parler à basse, à voix basse, il n'y a pas de problème. Même si on parle des choses qui ne sont pas de la religion et tout, tant qu'on parle du halal, et on ne sort pas bien sûr de manque de halal, qu'on se pas rigoler et tout, il n'y a pas de problème. Mais si le masjid est restreint ou qu'il y a beaucoup de personnes en train de lire le Coran ou c'est Ramadan et et tout, là, il faut aller s'éloigner pour ne pas déranger. Toujours la priorité, se rappeler la priorité, c'est à ceux qui sont là pour faire le, le dhikr d'Allah. C'est eux qui sont prioritaires. Ils doivent être servis avant que quelqu'un qui est là juste pour parler. Il y avait une autre question ah, ouais, Il me reste un seul, un seul point après ça, on va, on va finir. Et s'il y a des questions d'ordre général, inshallah. Barakallahu fiq. Donc, le dernier point ici, le adab dans le recours, le recours, c'est l'inclinaison dans la salette quand, quand on fait le recours comme ça, c'est de faire ça de façon droite, le plus que possible, c'est environ un 90 degrés si on peut, mais même si on ne peut pas, on fait de notre mieux, et on garde, il faut que ce soit bien soigné notre recours, pas « Allahu Akbar, c'est Allahou l'Iman Hamida », ça c'est pas un recours, Il faut vraiment faire un arrêt. Il faut faire la tuma'nina. Il faut faire un arrêt. Et faire son dikr normalement. وَيُعَظِّمَ Allah Azza wa Jal dans son recours حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه De sorte rien dans mon cœur qui est plus grand subhanahu wa ta'ala dans ce moment de ibadah et d'Allah subhanahu wa ta'ala Inch'Allah Azza ta wa Euh, lors de notre prochaine séance On va continuer avec la deuxième partie La deuxième moitié à propos de l'adab Est-ce qu'il y avait des questions Sur le sujet avant tout Oui Oui Allah Azza wa Jall Allah Subhanahu wa Ta'ala il est capable de tout. C'est clair. Les prophètes Alayhi Wassalam, même s'ils sont morts, à part Isa Alayhi Salam, mais la mort, c'est quoi en Islam La mort, c'est pas une disparition complète, c'est pas un anantissement de la personne. C'est un passage d'un monde vers un autre monde, du monde de la dunya vers le monde intermédiaire de Al barzah C'est pas une disparition complète. Et de ce fait, si Allah Azza wa veut faire ramener les prophètes sur cette terre pour un moment, pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dirige l'assad, Allah Azza wa il est à la koulshayi al-qadir, il n'y a rien qui est impossible pour Allah Azza wa Le comment, on ne sait pas, c'est des choses qui font partie du monde, encore une fois, de... L'invisible, ce n'est pas le monde auquel on est habitué ma'houd qu'on a des éléments de comparaison. Parce que toujours l'être humain, comment est-ce qu'on com est qu peut, euh, est qu peut expliquer des choses, des phénomènes physiques Habituellement, c'est avec des comparaisons. C'est comme telle chose, c'est le ma'houd. On va toujours comparer, même de façon inconsciente, à des choses qu'on connaît déjà, c'est clair. Mais le monde de l'invisible, c'est des choses qu'on n'a jamais expérimenté. De ce fait, c'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement comprendre. Il y a des choses qu'on va comprendre après notre mort. On va voir, commencer à voir d'autres dimensions. Euh, il y a des choses aussi simples que notre sommeil. Combien de choses est-ce qu'on connaît à propos de notre sommeil Qu'est-ce qui arrive dans notre sommeil Oubliez les quelques trucs là, les quelques peu, petites expériences scientifiques avec quelques petites théories, mais vraiment l'essentiel, plus élaboré que ça. Même si on expérimente ça à chaque À chaque jour, à chaque nuit, le sommeil. Mais malgré cela, est ce qu'on peut vraiment expliquer, c'est quoi la question Comment est-ce que le temps il se déroule lors du sommeil Pourquoi est-ce que c'est pas le même sentiment Pourquoi est-ce que quelqu'un il a très peur, quelqu'un d'autre il est très joyeux Quelqu'un, on n'a pas vraiment, parce qu'il y a une certaine partie qui est liée à al-raib, au monde de l'invisible, parce que lors de notre sommeil, effectivement, notre âme elle devient partiellement détachée de notre corps. Allah yatawaffa yatawaffa anfusahina mawtaha wa allati la wa manamiha c'est une forme de mort mineure de wafat mineure en quelque sorte c'est clair non. oui akhi <coughs> Oui. Non, on ne regarde pas en haut. Dans la sunna du prophète, même lorsqu'on dit amine, on ne regarde pas en haut. Il faut toujours garder la sunna du prophète, c'est que notre regard devrait rester le plus que possible, connecté à notre espace de soujoun. Là, on fait la prosternation. Oui, non. Oui. Non, bonne question. Si quelqu'un est dans le masque en train de, de réciter le Coran et qu'il y a d'autres personnes en train de faire la l'aibada aussi, en train de faire la salat ou réciter le Coran et ainsi de suite, vu que c'est un espace commun, chacun devrait réduire son volume en quelque sorte de sorte à ne pas déranger les autres c'est comme ça que le prophète nous a appris même dans notre propre maison lorsque tu fais quelque... le prophète nous a appris lorsqu'on fait la prière de la nuit la prière nocturne on ne devrait pas élever notre voix de sorte à déranger ceux qui dorment, même dans ta propre maison, ou déranger tes voisins ou autre chose, parce que c'est la nuit, c'est un moment de repos pour les gens. Donc, on ne doit pas briser cette limite-là. Donc, si c'est la même chose, s'il y a des gens qui sont avec moi dans le masque en train de faire l'ibad, je ne suis pas plus habide que eux, je n'ai pas plus de droits que, que eux, et de ce fait, il faut toujours adopter un certain seuil ici de, de voix qui ne va pas déranger les autres. Oui, Ah, excellente question. Les gens qui vont aller en enfer, est-ce qu'à terme ils vont aller au paradis ou non Il y a deux types de personnes qui partent en enfer. Il y a Osatul Mouahidine, les croyants, les monothéistes, qui avaient des péchés, donc les musulmans, mais qui avaient des péchés assez graves et assez importants, qui ne se sont pas fait pardonner par tout ce qui est passé avant, la punition de la tombe et les épreuves de la vie, les épreuves du jour du jugement, tout ça, ça ne les a pas encore, ça a pas encore purifiés. Alors, eux vont finir en enfer. Mais eux, au final, ils vont sortir de de l'enfer. Donc, l'enfer qui est pour les roussats, pour les désobéissants des musulmans et des croyants, il va finir par devenir vide. L'enfer qui est pour, le, pour les kafirines, pour les mécréants, Ce sera pour l'éternité ne vont jamais sortir de cet enfer riyana billah azza wajalla. Non. Quoi Vous avez dit que l'enfer Oui. Oui, c'est pas on, on fait pas référence ici en termes d'espace physique, on fait quand on, quand je dis celui je parle en termes de sort. Parce que les ulemas, ils disent, ils, disent oui. ils parlent en termes de sort. Ce n'est pas, pas un lieu physique, c'est juste un enfer, juste pour les croyants et, un, et un autre enfer. Oui. Est-ce qu'il pour en fait, atteindre le khushu', salette? Atteindre le khushu dans la salate Pour euh, atteindre le dans la Il y a un livre que vous pouvez chercher, inshallah, sur Internet. Il s'appelle Thal Thalathun wa Thalathun. On a 33, je pense, il est traduit en anglais, en français. Sheikh Mohamed Salih, Mounadjid, 33... Euh, moyen ou pratique pour avoir le khushour mais je pense que parmi les choses les plus importantes vraiment pour le khushour de nos jours qu'on manque c'est de se dédier à la salat avant tout si moi je dis ma salat la salat ça prend j'espère que le imam va pas faire une longue salat ça sera disons 8 à 9 minutes donc moi je vais donner 10 minutes juste avec le temps pour entrer et sortir je vais pas avoir le le khushou parce que là je suis pressé pour rentrer pressé pour sortir c'est pour ça que ça fait partie de la sunna islam Il nous a mis des des euh, comment on peut dire ça des euh, des des actions Afin de créer comme un, un, un buffer, un espace avant la salade et un espace a, après la salade. L'encouragement à celui qui vient, qui attend la salade. L'encouragement de celui qui prie deux raka'a entre adhan iqama. De celui qui prie au premier rang. Et après la salade, qu'est-ce qu'on a L'encouragement à faire le décret ainsi de suite. Donc déjà ça, pour que ma tête elle se débranche de la dunya et après ça pour qu'elle se rebranche de la dunya, ça donne vraiment de de l'importance et de la valeur à la salade. Oui. oui. Oui, exactement. Ça c'est un hadith qui est authentique, vous pouvez le trouver dans le Sahih Muslim, très très important hadith chaque chaque musulman doit lire ces hadiths là, chaque musulman, chaque parce que ça ça représente notre sort, qu'est-ce qui va nous arriver. Tout le monde ici aimerait savoir ma retraite, qu'est-ce qui arrivera, mon argent et tout, et, okay, après, mes, après mes études, mon diplôme va servir à quoi Eh bien, ça, ça, ça sera notre au-delà. Les hadiths que vous pouvez trouver dans Sahih Muslim, chapitre sur la foi, c'est le plus grand chapitre au début de Sahih Muslim. Oui. Et à la fin de ce chapitre sur la foi, il y a les hadiths qui parlent de la shafa'a, de l'intercession. C'est de longs hadiths qui décrivent en détail beaucoup d'événements de la fin des temps et du jour du jugement dernier. Alors oui, il va y avoir des croyants qui seront perdus en enfer tellement ils avaient beaucoup de péchés. Et là, Allah Azza wa va ordonner aux anges d'aller les faire sortir. Et ils vont les reconnaître entre autres min athari as-sudud par les traces de un de la prosternation oui excellent Eh bien parce que comme on l'a dit dans d'autres halakats celui qui ne fait pas la salat il est celui qui ne fait pas du tout la salade. Rappelez-vous l'autre fois la question, il y avait une sœur en arrière qui a posé « Mais alors celui qui ne fait pas du tout la salade, musulman pas musulman. Alors on va dire que ça c'est l'opinion de plusieurs grands savants de l'islam, que celui qui ne fait pas du tout la salade, ce n'est même pas un musulman. Ils ont leur preuve sur ça, je ne veux pas entrer dans la comparaison des opinions, mais entre autres c'est ce hadith-là sur la chafa Ils disent si « c'est les pires, les pires des gens, en enfer, ils seront sauvés par les traces de leur soudoud. Celui qui n'a pas de traces de soudoud, les anges vont, le... vont le sauver comment Pourquoi exactement Vous comprenez Parce que ça, c'est des gens qui avaient tellement de péchés qu'ils qu vont périr en enfer. Mais Allah Azza wa va les faire sortir par la chafa'a, par l'intercession. Quelqu'un va... Quelqu va dire, « Ya Allah, moi mon fils, moi je suis au paradis, mais moi mon fils, est-ce que tu peux lui pardonner, le faire sortir ?» Quelqu'un d'autre c'est un prophète qui va lui faire la à Quelqu'un d'autre c'est un ange. Et ces gens-là, comment les anges vont les reconnaître C'est avec les traces de leur soudoud. Tu réponds à votre question Non. Oui, deux dernières questions. Man vem tåvorna med Sunan, ångöb med hirman i frågand, och vem tåvorna med frågand, ångöb med hirman i märfade. Ja, och det är Det är möjligt. Très très bonne chose. Donc, est-ce qu'on peut laisser le Qur'an, la récitation du Qur'an en notre absence à la maison Il n'y a pas de mal, incha'Allah, parce que selon plusieurs oulamas, même les enregistrements de le Qur'an, ça contribue, incha'Allah, à repousser les, les shayatins. Donc, il n'y a pas de problème à le mettre avec cette intention-là. Euh, donc, même si quelqu'un va dormir et que le Qur'an, il est allumé l'enregistrement, il n'y a pas de mal, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahu Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta. Det står